Bonjour à vous tous, bienvenue à Dimanche Musette. Une émission faite pour et par des amoureux du Musette. Dans cette émission, une heure de piano à bretelles. Le dimanche, mais aussi le mardi. Le dimanche de 9h à 11h, le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. Sans GFM, Votre radio locale sur les 91 et 102.5, la plus proche de chez vous. Allez, allez, laissez-vous aller dans vos rêves avec le bal de mes rêves, l'indicatif de cette émission. Ensemble, profitons de ces moments, de ces souvenirs. Pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48, du lundi 9h30 au vendredi 10h. Si absent, laissez un message. Allez-vous bien, ensemble, on est bien. Voilà, c'était l'indicatif de cette émission au bal de mes rêves. Allez, on commence.、Euh Avec Claude Caron dans cette émission. D'ailleurs, tout au long de cette première partie de cette heure de musette, on aura l'occasion, eh bien, de rester avec Claude Caron et Pierre Péribois. Claude Caron, allez, on est parti avec un tango. La vie À qui appartient la vie La vie, elle appartient tout simplement à celles et ceux qui veulent bien la vivre, bien qu'elle ne soit pas si facile qu'elle en a l'air. À qui appartient la vie À ceux qui l'aiment, qui se font même des amis de leurs problèmes. どう 私たちの幸せは、私たちは、私たの幸せは、私たちの幸せは、私たちの幸せは、私たちの幸せは、私たちの幸せは、私たちの幸せは、私は、私たちの幸せは、私 Une fini. À qui la vie「うん!」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」「〜」」「〜」「〜」」「〜」」「〜」」「〜」」「〜」」「〜」」」「〜」」」「〜」」」」「〜」」」」「〜」」」」「〜」」」」」」」」」「〜�」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 どうしてもフォのために、どうしてもフした キビワー・ヴェラ À qui appartient la vie À qui appartient la vie Allez, on continue.、Euh, c'est ma vie. C'est ma vie.、Euh, c'est Alain Barrière qui aurait pu nous la chanter. Mais là, en l'occurrence, c'est avec Claude Caron. Et puis,、euh, Claude Caron va nous interpréter、euh, tout de suite après C'est ma vie juste le temps d'une heure en guêne. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves aimés, je t'aime le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. 私のことは私のことです。私のことは私のことで mon firmament J'ai vu des nuages noirs, j'ai senti ta froideur, mes rires et mes larmes, la pluie, et le soleil, c'est toi qui l e s r é g i s Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. 私の場合は。 Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Et le droit d'être triste quand parfois j'ai le cœur gros. Je te laisse sacrifier. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. 紅白。 せっかく。 Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît nous deux, presque depuis toujours. On s'était promis de s'aimer et surtout d'être heureux, et c'est comme ça qu'on v i t chaque jour. Tout ce que l'on s'était juré, les yeux dans les yeux, sans faire de longs discours. Ce que l'on a partagé, tant de coups, tant de bleus, n'ont pas détruit notre amour. Juste le temps d'une rengaine, d'une chanson qu'on n'oublie pas. Je te redirai que je t'aime, et tous ces mots qu'on dit tout bas. Juste le temps d'une rengaine. D'un tango d'une rumba, je te redirai les poèmes que j'avais écrits pour toi, gravés au fond de moi. Même si le temps nous a surpris, les années ont passé, toi tu ne changes pas. On a connu Des hivers, des étés, c'était le printemps au creux de tes bras. Et nos enfants qui ont grandi, bientôt vont se marier et nous laisseront là. Toutes les images d'une vie que je ne veux oublier, je les ai vécues avec toi. Juste le temps d'une r e n guerre. Chanson qu'on n'oublie pas, je te redirai que je t'aime et tous ces mots qu'on dit tout bas, juste le temps d'une r e n g a i n e d'un tango, d'une rumba. Je te redirai les poèmes que j'avais écrits pour toi, gravés au fond de moi.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 Gravé au fond de moi, je te redirai les poèmes que j'avais écrits pour toi, que je n'ai dit qu'à toi. e h oui, il y a comme ça des amours interdits, même le dimanche, voire même le mardi. En tout cas, c'est ce que nous dit cette mélodie-là. Nous menons une double vie, même si le mot n'est pas joli. On appelle cela l'adultère. Nous avons chacun d'un côté quelqu'un qu'on ne peut pas quitter. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à s'aimer en préservant notre secret. Pour ne faire de peine à personne. Mais si un jour ça se savait, ce serait dur de décider. Quel est l'amour qu'on abandonne Comme on ne fait pas ce que l'on veut, on se rencontre quand on peut. Entre deux rendez-vous d'affaires. Il nous faut trouver des excuses, comme d e s enfants qui s'amusent à faire l'école buissonnière. Mais nous, nous nous aimons l'après-midi. Pour un court instant, l'on oublie que notre amour. Est interdit, mais nous nous nous aimons l'après-midi. Pour un court instant, l'on oublie que notre amour est interdit. On se cache dans un restaurant. Et quand il nous reste du temps, on se retrouve dans une chambre. On ferme les rideaux et les yeux pour faire semblant de croire tous deux que l'on passe une nuit ensemble. C'est si facile de juger, les gens peuvent nous accuser de n'être que. Deux hypocrites. Tant mieux s'ils n'ont jamais été tentés par l'infidélité, mais qu'ils ne jugent pas trop vite. Après tout, on ne sait jamais, ça peut aussi leur arriver. Alors ils pourront mieux comprendre. Ce qui se passe dans le cœur des gens qui s'aiment en ayant peur que l'on puisse un jour les surprendre. Mais nous, nous nous aimons l'après-midi. Pour un court instant, l'on oublie que notre amour. エンターテインメイドゥヴィンウォン・ラ・ミディー。 On parle souvent du nord de la France. Oui, eh bien, c'est un beau pays, le nord aussi, exactement. Et les habitants du nord l'aiment, ce pays. Mais rassurez-vous, on l'aime aussi, le nord, mon pays. Et tout de suite après, que du bonheur! C'est une mélodie à l'accordéon. Tout un m の n d e de g é a n t s au beffroi qui défie le temps, où les clochers montrent du doigt des cieux plus haut の光の光の光の光の光 l 光の光の光 n 光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光 m 光の光 n 光 i 光 a 光の n の 緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑 ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャ l ジャンジャン ループスーリングフィー・ジョリー n ェーラー・バスキュレー・ユニオン・エンジョー・フィー・オー・ガソン coup sûr le petit q u i n q u ー・ペティ・カンカン temps. おれ clochers montrent du doigt、e s i e u x plus beaux que l a u d e l Le Nord est mon モンペ s Je ne sais pas si on va aller voyager du côté de l'Amérique, mais en tout cas, c'est Viva Carolina et la polka des griottis.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 C'était le Madison à l'époque. Oui,、euh, on le danse encore quelquefois. Oui, oui, dans les bals l e musettes, on arrive encore à danser euh, euh, ce Madison. Allez, viens danser le Madison. Pas besoin d'être polytechnique, d'HEC ou de l'ENA. Quand on a le goût de la rythmique, c'est facile, on y va. On commence à 10, puis on se retrouve à 30. Peu de temps après, on est 200. C'est le grand moment de la détente. Allez, en ligne, suivez le mouvement! Allez, ス、er、i e n ダンス、ダンス、ダンス、ダン d i s ス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、a ンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、u ンス、e ンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、ダンス、e ンス、ダンス、ダンス、ダンス、 c e s t le m a d i s o n c a j u n et sur la cadence tu peux taper des mains. Allez, viens danser le m a d i s o n c a j u n c'est bon de chanter tout sur le même refrain. Je n'ai qu'un seul amour, c'est toi, c'est toi. Et en l'occurrence, pour dire ceci,、eh、c'est avec un tango que nous allons、euh, l'agrémenter. t SELEND Petit moment avec la tarentelle de l'amitié, avec,、oui, avec vous, tous les amis de l'accordéon, tous les amis, les amoureux de Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous, et particulièrement de cette émission du dimanche matin et du mardi matin. bien on peut bien vous accorder les vivas et les bravos à l'accordéon oui c'est pas commun Bien sûr, bien sûr, on danse au x bal musette s et c'est Pierre Péribois qui nous le dit avec son accordéon, bien sûr. Et après, où sont passés e les bal musettes Eh oui, où sont passés e ces bal musettes que l'on regrette, évidemment, avec cette pandémie qui continue de nous empêcher de participer à ces bal musettes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 Il s'agit du musée, du temps de mes jeunes années, quand on frétillait des gambettes, c'était du bonheur en l'osée. J'ai la nostalgie du m u s e t t e du temps de mes jeunes années, quand on f a t i l l a i t des gambettes, c'était du bonheur en l'osdé. On reverra les balmusettes qui ont fait briller nos vingt ans, les marlots et les midinettes qui faisaient chanter ma c o r l a n e J'ai la nostalgie du m u s e t t e du ballon son accordéon, du petit vin blanc et des guinguettes qui nous faisaient le coup du frisson. Du Allez, tout espoir n'est pas permis. Où sont passés e les balmusettes Mais tant qu'il y aura des balmusettes, parce qu'il y en aura d'autres, ça c'est sûr, on y va, on y va tout droit. Des b a l m u s e t t e et des danseurs pour faire la fête. Y'aura de la joie tous les dimanches, des tangos, des boléros et des cœurs qui flanchent. Tant qu'on aura des b a l m u s e t t e et trois temps pour les amourettes. Y'aura de l'ambiance le samedi, des nuits de j a b a des nuits d'espoir, des petits bisous derrière les salles des fêtes. Avec, euh, avec la deuxième partie de cette émission, bien évidemment, et on repart avec,、euh, avec une dédicace. Avec une dédicace,、euh, et c'est de,、euh, de la part de Lulu et de Fanfan à, Ard, à Ardon, avec、euh, cette mélodie, le lac、euh, balade au lac d'Annecy. Arlette, Et puis、euh, c'est Arlette qui nous l'interprète. Et Lulu et Fanfan souhaitent une bonne fête à Gilbert de Montange et un joyeux anniversaire de mariage. Ce sera le 7 juin. Il y aura 25 ans. Gros bisous. Gros bisous de la part de ces deux inconditionnels. Eh oui. De ces deux inconditionnels des bals musettes qui sont Lulu et Fanfan à Ardon. Merci, les amis, pour vos encouragements également, pour le travail réalisé à la radio. Merci beaucoup, on vous embrasse. On voit des paysages mystérieux et splendides. On dit qu'à bien des voyageurs, tu as volé le cœur que l'on croyait frigide. On dit. Que depuis leur bateau, frôle tes o limpides. On dit qu'ils s'amusent souvent, entraînés par le vent, à te creuser des rides. Mets ta chanson pourtant, fais danser les roseaux, et la douceur du temps, fais chanter les oiseaux, les pigeons qui le roucoulent font des cercles joyeux, et les mouettes s e n r o l e n t Autour des amoureux, on dit qu'ils s'endorment parfois, qu parfois sur, tes vieux bancs de bois sur tes vieux bancs de bois, se faisant des aveux. On dit d e s jardins en fleurs, leurs leur offres leur, leur, offre leur senteur, afin qu'ils soient heureux. On dit, dit que mille feux folaient dans ses fonds et reflètent, quand vient le crépuscule. On dit qu'une brise un peu légère emporte sans manière les sons du l i b e l l u l e Mais ta chanson pourtant fait danser les roseaux et la douceur du temps. T'es chante s t les oiseaux, tes bichons qui roulent, font des cercles joyeux, des Et les mouettes s'enroulent de autour des a m o u r e u Une vague Qui meurt toujours, s i g n e n t r a î n e ses petits sous le pont des amours. Un crayon, un papier et des idées en v a g u e Un poète a rêvé, balade au bord du lac. continue encore,、euh, c'est encore une dédicace, et là c'est pour le plaisir personnel de Dani, Dani qui affectionne particulièrement Dario Moreno avec、euh, Pardon pour notre amour. m a r i 声、en notre nom, je viens à vous, près de la croix. Je viens à vous avec ma foi, たち p l 私たちの t votre pardon si j 声、私たちの声、私 est loin p ーダン、サン s マリア、ポッキー、ドゥー、ジュー、ジュー、ジュー、ジ s ー、ジュー、ジュー、ジュ r ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジ o ー、ジ せっかく。 Morisot, la mélodie du bonheur. Oui, ça va de soi, ça va de soi. Do, Rémi, Do, Rémi, Do, Rémi, les premières notes, mes petits amis. Do, Rémi, Do, Rémi. ラファーラファーラファーラファーラファーラファ Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Avec Annie Cordy et la petite Marie. Eh oui, eh oui, que voulez-vous C'est comme ça. Oui, monsieur la petite Marie. Tellement jolie. Dans le pays, tous les garçons lui lancent des regards polissants. Ils aiment ses longs cheveux dorés. Ils aiment ses grands yeux étonnés. Vous aussi, vous feriez des folies pour la jolie petite Marie. Pourtant, Marie ne sait pas cuisiner. Elle ne sait ni laver. e l l e ne fait jamais rien à la maison. y a dans son petit cœur trop de chansons. Marie s'habille d'un chiffon, mais ne manque pas de distinction. Et quand elle vous sourit, c'est comme un ange du paradis. Elle s'amuse comme un cabri. Des fautes quand elle écrit, mais bien des garçons épris pour elle soupirent chaque nuit. Ils aiment son p e t i n é r o t t roussé, son rire et sa taille élancée. Vous aussi, vous feriez des folies pour la jolie petite Marie. Elle n'a jamais, jamais connu l'amour. Mais il est là qui rôde aux alentours. Ce g a r n a v a n t attend le bon moment. Car elle attire les gars comme un aimant. Marie ne connaît pas son pouvoir. Elle le fait ç a sans le savoir. Et celui qu'elle choisira, sûrement ne le regrettera pas. Ça ne sert à rien une chanson. Je suis pas sûr, mon cher Benabar. Les chansons parfois adoucissent bien les mœurs. Ça ne sert à rien une chanson sauf à laisser partir. Ces choses qui s'en vont, qu'il ne faut pas retenir. Ça ne sert à rien une chanson, c'est un feu précaire dont les braises rebrûleront dès qu'on soufflera son air. C'est vrai, c'est superflu comme une déclaration à quelqu'un qui ne t'aime plus. C'est vrai, ce sont des mots lancés. Facultatif comme tout ce dont on ne peut se passer. Ça sert à rien une chanson sauf à célébrer les débuts de l a m o u r qui confond l'éphémère et l'absolu. Ça sert à rien une chanson sauf bien sûr à déplaire au x snob s des salons quand elle est populaire.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 s e r r peut-être à rien une chanson. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. Pour tenir tête au con qui voudrait nous empêcher de chanter. C'est vrai, c'est superflu.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 Et cette belle chanson également, Christophe, qui nous a quittés il y a maintenant quelques temps, avec cette chanson J'ai entendu la mer. Château de sable, santé. La plage est sale d'amour fané. La ville est pleine de places vides. La route gaie s'est endormie. J'ai entendu. La mer, souvent me f r a d o n n a i t Tu sais, je m'ennuie l'hiver. Pourquoi passe-t-il l'été? Bateau perdu, cherche-le. Son qui lui rendra la liberté? Le port le tient dans sa cachette et lui promet de la retrouver. J'ai entendu. La mer, Souvent me f r e d o n n a i t Tu sais, je m'ennuie l'hiver. Pourquoi passe-t-il l'été? Château de sable santé. La plage est sale d'amour fané, bateau perdu, c h e r c h e son maître qui lui rendra la liberté. J'ai entendu. Mère, souvent me f r e d o n n Tu s a i s Moreno, je vais revoir ma blonde. La nuit t o m b é e dans la plaine, les feux du régiment scintillent par centaines comme des v e r s luisants. Tandis que sous les étoiles, sans croiser les fusils, Dans mon abri de toile, tous mes rêves me sourient. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir ma mine. Puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie, Tous les gars de par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. De a n s l g r e n i e r j'y répondre, m e s f r e s q u e de soldats. Pour mettre sans attendre, m o n b e l h a b i t de drap. Et le soir, comme un a guerre, nous jouerons du b o n j o Assis sur la barrière du vieux ranch au bord de l'eau, je m'en vais revoir ma blonde, qu'au pays j'ai laissée.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 Nos fiançailles, le f o u e t le tambour Qui m è n a i e n t aux batailles, conduiront nos amours. Je n'ai pas cherché la gloire, j'ai voulu le bonheur. Et ma seule victoire, c'est d'avoir gagné son cœur. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir ma mie. Puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous Les gars de par le monde seront de mon avis. Vient une v e n t u n e blonde pour vous faire aimer la vie. Enrico Macias, ouvre-moi la porte. Eh oui, la porte du bonheur, la porte de la maison. Il n'empêche qu'on ouvre la porte. C'est Pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Tu devras d'abord choisir un bon métier et le faire avec passion. Vivre avec les gens, apprendre à les aimer sans te faire trop d'illusions. Protéger la vie de l'arbre et du ruisseau. De faire des amis parmi les animaux, vivre dans l'espoir et chanter quand il pleut, alors tu seras heureux. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé, de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Tu seras soldat, non pas pour faire la guerre, du moins j'ose l'espérer. Quand tu t'en iras, je suis sûr que ta mère se cachera pour pleurer. Tu découvriras qu'il y a sur la terre deux hommes sur trois qui sont dans la misère. Libre de partir, tu verras mon petit. Que rien ne vaut ton pays. Ouvre-moi la porte, toi qui as la gueule de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. À tous les instants, il te faudra choisir entre le bien et le mal. Tu auras souvent l'occasion de souffrir et d'oublier, c'est normal. Alors c'est l'amour que tu rencontreras. Ce sont des beaux jours, tu sais que ces jours-là. Et puis un enfant qui te fera vieillir tendrement viendra te dire Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. どう Kenji Girac, si je pars et après, ce sera le Daü des montagnes. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette bête e、eh oui. Hubert o i h u Ledin, Arlette vont nous raconter tout ça. 私たちはこのように見え l す。私たちはこのように見えます。私たちはこのように n えます。私たちはこのように見えます。私たちは sens, il est temps d'en finir どうしても私たちが嫁に行 t ことが t きない。Tu J'y pense, ジューンマックス u ルトン、revoir. Si je veux, non, non, non, no, no. Dis-moi qu'il n'est jamais trop tard.Si je veux, non, non, non, no, no. Dis-moi, ce n'est qu'un au revoir.As tu r e m a r q u é ce que le temps nous a volé?Les promesses de toujours devenues des plus jamais. 私たちの s o は t encore a t t r り p é s 私たちの家族は本当に e せな気持ちでありません。私たちの家族は本 e に幸せ r On f で i t s e m b l a の t Comme si な気持ちでありま n e d e v の n t les gens On se parle 私たち i n e は t on triche e n c ま r e On la même scène 私たちのことは何かを見つけることができません。 プロの話題と同じように見えます。 Tu nous le dis, le dahu l e s montagne, son s mystère reste entier. Pour chasser l'animal, faut mieux être équipé. Il est un peu bancal, peut jamais reculer. Mais chez nous, le dahu, c'est sacré. Pour la chasse au dahu, c'est pas facile. Faut mettre dans sa musette une bougie. Une l i q u e u r du dahut qui nous excite. Un bon casse-dal et bien sûr un fusil. Pour chasser qui Oh oui, qui tu nous le dis Le dahut des montagnes, son mystère reste entier. Pour chasser l'animal, vaut mieux être équipé. Qui est un peu b a n c a i r e peut jamais reculer. Mais chez nous, le dahut, c'est sacré. Essayer les framboises, il en est friand durant la saison. Pour le capturer, c'est inévitable. Il y a toujours le filet à papillon. s Pour chasser qui Oh, oui, qui tu nous le dis Le d a h u des montagnes, son mystère reste entier. Pour chasser l'animal, v a u t mieux être équipé. Il est un peu bancal, peut jamais reculer. Mais chez nous chez Le d a h u c est sacré Ce dahus ne manque jamais de visite De drôles de gars avec un dahupan C'est grâce à eux qu'est arrivé ce mythe Il s'agit des touristes évidemment Qui chassent qui Oh oui qui tu nous le dis Le dahus e s montagnes Son mystère r est entier e Pour chasser l'animal, pour mieux être équipé Il est un peu bancaire, ne peut jamais reculer Mais chez nous, le d a h u s est sacré Mais Daïus nous chez le daïu, Marc Lavoine, auprès de toi, mon frère. Et Maurice Chevalier, ça, c'est Paris. ん フリル、あの croyances、autour du feu、あの secrets、t r de b e a u l i e u p a r s aux jours heureux。 De toi mon frère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 c o n n a i s s e brisés par tes caresses, s'en vont, mais reviennent toujours. Paris a tes amours. La petite femme de Paris, malgré ce qu'on en dit. A les mêmes attraits que les autres, mais oui, mais elle possède à ravir la manière de s'en servir. Voilà, elle a perfectionné la façon de se donner. Mais ça c'est Paris, ça c'est Paris. Paris, c'est une blonde. Paris, reine du monde. Retrousser l'air moqueur, tes yeux toujours rieurs, tous ceux qui te connaissent, grisés par tes caresses. s'en vont, mais reviennent toujours, Paris, à tes amours. Ce n'est pas la beauté dans un péplum drapé, non, elle s'habille d'un rien, mais ce rien lui va bien. Quand elle a dix-sept ans, c'est un bouton de printemps. Le bouton s'ouvrira et tout le monde s'écrira Oh mais ça c'est Paris Oh mais ça c'est Paris Ah Paris, Paris. C'est une glande Mais oui c'est une glande Parbleu Paris Reine du monde Reine du monde Le, le nez Le、ah, n e À tout cul, rien quoi r e t r o u s s é L'herbe m o c œ u r Et puis des yeux, des yeux, e n c r e u o i s c u r mais toujours rieux. Tous ceux qui te connaissent, grisés par tes caresses, s'en vont. Mike Brandt, Mike Brandt, le bel, le beau Mike Brandt. On se retrouve par hasard. Et tout de suite après, où vont les baisers volés? そう。 Les serments volés, tous les poèmes, les anciens jouets, où vont les passions enfouies, quand les amants s'oublient et qu'ils deviennent j u s t e s s せの 私たちは、私たちは、私たちは、私た オーボン、レパシオン、オフウィーク、カン、レ、アマン、ソブ i l デン、j u s t s e l l e l u k i デヴエン、l u k e l l Gilets jaunes. Ça, c'est. Ah oui, ça, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Je vous laisse découvrir. Je vous dirai après qui c'était, si vous ne l'avez pas reconnu. Allez, je vous le dis tout de suite. C'est Patrick Sébastien. S'est fait voler sa colère. Des casseurs, par des voyous, par des politiques en jachère qui avaient flairé le bon coup. Il s'est fait voler son sursaut par des caméras mitraillettes, par tous les snipers de l'info qui lui ont fusillé la fête. Au coin des rues, des champs de fleurs, de jonquilles et de mimosas. C'était le printemps avant l'heure, il était si fier d'être là, mais trop de c i n g l é s trop de fous, trop de dégoût, trop de dégâts. Il va falloir entrer chez vous, ce sera pour une autre fois. Et pourtant, le temps d'un rond-point, il était devenu quelqu'un. Il a rangé son gilet jaune, il est redevenu personne, personne. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on lui donne ce qu'on lui doit. Il ne veut pas plus que les autres, juste ce à quoi il a droit, ne plus jamais être un pantin. Plus jamais une marionnette, celui qui paye le festin, qui se contente des miettes. Faudra bien qu'on la fracasse, cette putain d'indifférence de tous ceux de la haute classe, pour l'autre moitié de la France. Il est rentré chez lui, d'accord, il a rangé sa b a n d e r o l e mais faut se méfier de l'eau qui dort. De la prochaine carmagnole. Et pourtant, le temps d'en rond-point, il était devenu quelqu'un. Il a rangé son gilet jaune, il est redevenu personne. La vie, qu'est-ce qu'elle peut nous réserver? On ne sait pas, on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir. Avoir un jeune chien courir, les oiseaux paraffaient le ciel. Le vent frisé de la voix bleue. Les enfants jouaient dans le jour. À sentir fraîchir la soirée. Entendre le chant d'une porte. Respirer les lilas dans l'ombre. Flâner dans les rues printanières. Rien, moins que rien, autant la vie. Rien. Moins que rien, pourtant la vie. Rien moins que rien, juste on respire. Est-ce un souffle, une ombre, un plaisir Je puis marcher, je puis m'asseoir. La pierre est fraîche. La main tiède, tant de c h o s e s qu'on touche, le pain, l'eau, la couleur des fruits, là-bas, les anneaux, les anneaux des fumées, un train qui passe et crie au loin, rien, moins que rien, autant la vie, rien, moins que rien, autant la vie. A doucement perdre le t e m p Suivre s un bras nu dans la lumière、Entrer, sortir, dormir, aimer, Aller devant soi sous les arbres, Mille choses douces sans nom. Qu'on fait plus qu'on ne les remarque, mille nuances d'être humain, à d e m i s o n g e à demi-joie. Rien, moins que rien, pourtant la vie. Rien, moins que rien, pourtant la vie. Celui qui le veut, qu'il s'enivre de la noirceur et du poison. Mais le soleil sur ta figure est plus fort que l'ombre qu'il fait. Dirais-je chercher des rimes à ce bonheur pur comme l'air Un sourire est assez pour dire la musique de l'être humain. Rien. Moi n s que rien, pourtant la vie. Rien, moi, moi que rien, pourtant la vie. Voilà. C'est avec Jean Ferrat que l'on termine cette émission. Une magnifique chanson interprétée par un grand, grand, grand monsieur de la chanson française qui nous parle bien souvent d'Aragon pour notre plus grand plaisir. La rediffusion de cette émission, c'est mardi de 10h à 12h. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Bye bye Je vous aime, je vous embrasse. Mais le soleil. Sur ta figure est plus fort que l'ombre qu'il fait. Qu'irai-je s c h e r c h é des rimes à ce bonheur pur comme l'air? Un sourire est assez pour dire la musique de l'être humain. Rien, moins que rien, autant la vie. Rien, moins, moins que rien. Pourtant, la vie...